Mota a inititako e un terurgoibat denda e doftatubadira, baiona tikiko au soan. Yoanden marchoan, commerciante etaostalarian el kartea berpistusuten, auen arteko, ilurgoita markidek. a yena osoa, balorisatu eta, activitatea kargitane emaiteko asmoarekin, Véronique Mur el karteko presidenta. Alors le petit Bayonne, c'est un quartier qui est plein de richesses cachées, qui a une identité très forte, un peu trop sur la fête et on aimerait déplacer un peu l'image du petit Bayonne sur euh, sa proposition culturelle. Arte Galeriak Liburutegiak, Bederacji Aktorykultur Bairau Sochtan, o Statueta Taberneta zgain, Norda Schunas Karaduena Oswa, Yannick Renorani Duriko, Liburu Chalcaileda, duela Oga Yurte. Je connais sa diversité, sens très large, diversité politique, diversité de culture, de combat. C'est un, un quartier qui a une identité très forte, hein, comme on peut le dire quelquefois à Saint-Esprit, ce qui est peut-être un peu différent au Grand Bayonne. Euh, je, je pense qu'on a, on a des spécificités à défendre. El karté a Berpistu, Saoswak dituenara, Soa, Kargita, Nemanendira, Urbanisch Mora Narlona, Dibides. Je pense qu'on a un urbanisme qui est dans beaucoup d'endroits pas adapté. Les parcours sont à refaire. La manière dont circulent les gens n'est pas forcément la manière dont circulent nos visiteurs, par exemple, parce que c'est aussi un quartier voué au tourisme. Il y a, il y a plein d'autres pôles d'attrait, les remparts. Il y a énormément de choses à faire et à penser.